Agile selon les cheveux, le -ch le. y a un seul Dieu en trois personnes, y a un cheveu en neuf personnes, neuf est un divisible de trois. Ça que dit trois toi, point toi, ça le fait. Gilles, Selon les schluchlus, il y a un seul dur à trois personnes, il y a un schluchlus à neuf personnes, neuf est un divisible de trois, cinq fait dit trois fois trois.